Son essence dans la volonté de vivre Dans la volonté de suivre l'élan de notre naissance Une bulle se détache Emportée par un courant Tel papillon errant qui se cherche des attaches Expérience du vide Du chaos et de la loi Sous les bancs, la mer se ride La bulle n'a plus le choix Bousculée par les orages Elle se construit une fois Et grandit à chaque fois qu'une chose lui vient en rage Celui-ci, non, c'est pas celui-là, c'est sûrement le prochain. Le chemin que tu prendras, non, c'est pas celui-ci, non, c'est pas celui-là, c'est sûrement le prochain. Le chemin que tu prendras. Non, Mais elle doit donner et recevoir en échange Au loin, elle entend sonner la voix de ce qu'elle dérange Mais fusion après fusion, son amour devient plus fort Qui a raison, qui a tort, la bulle pose des questions La vérité est au fond, dans le creux de nos entrailles Ceux qui à profond profonds savent qu'il faut du travail Le réel est un miroir, les formes sont dans nos fonds Et lorsque la neige fonce, s'écoule un torrent d'espoir